Unité 6 Bilan Exercice 4 Elle décrit les vêtements de son amie. Trouvez les erreurs. 1. Ophélie porte un pull rouge sur son chemisier blanc. 2. Elle est en pantalon. 3. Elle ne porte pas de bijoux. 4. Elle sort avec un manteau gris. Cinq. Elle a une ceinture noire. Six. Sur la tête, elle a mis un foulard.